Hey. Premier album je rentre dans le game avec des idées plus que claires Vendrais mm. du 300 teste ton rap tes super Ouh. Faut réfléchir avant de parler, garder tes ambitions pour toi tu mérites qu'on te fout Droit j'esquive coûte du coup bas Mets l'album à fond dans tes écouteurs ou dans ta cesse Si t'es au taf dans les transports ou au milieu de ta thèse Que tu sois tout grimpe sous balèze Tant que mes morceaux t'agressent On est ensemble J'arrive fort, je rentre sur le terrain sans stress Comme Neymar, je veux m'amuser Z niveau flow c'est abusé Zé sont moins bons sur scène Que dans les loges Pour taper la CC L'histoire est noire comme mon déhaut on connaît des hauts des débats, nos enfants venus des hauts, Qui il à du haut des je suis comme les mecs de mon quartier, un peu nerveux sur les bords, il y a que des impacts sur les portes à cause des coups de bélier des ports, ça fait collerie comme des corps, c'est ça qui nous rend plus fort. en gros c'est comme si depuis petit on était déjà mort, nouveau flow, premier album, pas nouvelle mixtape, flow, élastique, belle, car comme un X-Men, nique le rap game, on est 10 000 sur le beef -tech. la pomme c'est est surcotée comme le cheesecake, passe la septième au palais derrière, ça claque à l'échappement, pour moi Ball, balles. j'ai des gros qui... Pour être coupé chaque ah, membre dis moi quoi. Pour la com nous dit quoi trop. Voilà, oh. Ramène dans on d'après Je veux la fortune au Jimaco. Faire plaisir aux parents, ensuite on va détaler. Depuis l'époque où ça détaillait. Dans les escaliers, demande à Flav, on va tout péter. Plus de vacances, pas d'été. Que du taf, on dormira quand on sera décédé. m'occupe de tout, panique pas. Gros bigue, pas On les baise en brochette dans la sacoche. Y'a le noir. Mais comprendre, c'est trop compliqué. Choquais on sort broliqué. Maintenant, faut même se méfier des policiers. C'est trop risqué. Parce que ces fils de pute nous tirent dessus. L'état les protège et tu vas en prison si tu protestes. Je t'en fais la promesse. S'ils tuent un frère à moi, je fumerai un de leurs collègues et je finirai ma vie aux frais. Ça ah, sur ma mère, je te le promets. Promets. Promets. Promets. Promets. promets. Petit Polak deviendra grand. Ouais, ouais.